Leçon 5, exercice 4C, page 47. Gérard est à la gare de Montpellier. Il téléphone à son ami pour savoir comment aller chez lui. Faites le dessin de l'itinéraire. Allô, Pierre Je suis à la gare. Comment je fais pour aller chez toi C'est facile. Tu prends la rue Maguelone. Elle commence devant la gare. Tu vas tout droit jusqu'à la place de la Comédie. Rue Maguelone jusqu'à la place de la Comédie. Là, tu traverses la place. À gauche, tu as le théâtre, mais tu vas tout droit et tu prends la rue de la Loge. Tu fais 100 mètres et tu vois à droite la préfecture. Rue de la Loge jusqu'à la préfecture. C'est ça. Et là, tu passes devant la préfecture... Et tu prends un peu à gauche la rue Foch. Dans la rue Foch, tu prends la troisième rue à gauche. Troisième rue à gauche dans la rue Foch. C'est ça. Et là, tu fais 50 mètres et tu arrives sur une petite place avec une église. J'habite là, au numéro 7.